Bonsoir, bonsoir à tous mes amis de Mochis qui écoutent le programme Le train de la musique. Oui, nous avions bien bouclé un an. Oui, un an déjà.、Hein? Pour moi, c'était comme hier, quand Mme Mercedes Corrales m'a dit oui et m'a donné feu vert pour commencer ce programme, qui n'est pas du tout du format de la radio UDO. Elle a cru en moi et moi aussi. J'ai pensé que Mochis avait besoin d'un changement. Et je me suis lancé à toute allure, mes yeux fermés. À vous dire vrai, les premiers programmes n'ont pas été sans crainte, car c'était pour moi une nouvelle aventure, un nouveau projet, dans une ville qui n'est pas mienne. Et aussi avec un langage qui n'est aussi pas mien. J'ai dit oui et j'ai commencé. Et voilà que déjà un an a passé. Et le train continue à rouler dans une allure musicale. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide, car je sais que timidement vous écoutez le programme, car j'ai trouvé beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il aimait bien et que cela changeait un peu le cadre. Et, tous mes auditeurs, et à tous mes auditeurs, je dis merci. Je souhaite encore une fois un joyeux nouvel an 2011. Que l'année vous apporte joie. La paix, prospérité et surtout beaucoup d'amour et de patience, sans mettre de côté le pardon. Oui, il ne faut pas oublier le pardon car on s'offense sans raison à chaque occasion et parfois même sans le vouloir. Donc, j'ai pris une nouvelle résolution cette année de pardonner à tous ceux qui m'ont causé de la peine. Je leur pardonne. Je leur envoie mes souhaits d'un joyeux Noël, un joyeux nouvel an. Et pour commencer l'année, nous demanderons à M. Patrick Lenormand de nous chanter L'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s e c r o u l e r Peu importe. フェム、芝生、フォー、フュー、モンドン e ー、Tan クラモン、インンドラ、メン、マテン、Tan クモンコフ、フェミラ、スウテメン、フェム、ポッテ、レ、プロレム。 Jusqu'au bout du monde Je me ferais un tremblant Si tu me le demandais J'irais décrocher la lune J'irais voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais 私のこ n rire と e moi, je f e r a i 私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のこと s 私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のこと もう、でも、もう、もう、もう、もう、もう、う こんせん。 Sera suivi de notre cher ami M. Georges Moustaki qui nous dit que le temps p a s s é Le titre de la chanson, c'est Passe le temps. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon e n f a n c e e s t si loin. Il est déjà demain, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. It's beautiful I'm in It's time It's time chantais too late Pendant liberty D'autres l'ont so You alone long long a <n'> a dear were bed been been que je my enchaînée Trop tard. Certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps. Il n'y en a, en a plus, plus, plus pour très longtemps.、Temps. Pourtant je vis toujours. Pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter. Sur ma guitare, pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait, passe-passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais. Il était encore temps. Après Georges, c'est mon troubadour préféré qui nous chantera sa mélodie Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi, quand le monde. M'oublira, e petite rose rouge, é f u e i l l é e sous mes doigts. Le chevalier sans m o u l e que je suis à présent n'aura pas si mal tourné autour de tes vingt ans. Et le sang sous les roses sèche pas tous les temps. J'ai dû croiser la f e r r o s s i n a n t pas l'envers J'ai touché du bois, le bois ça ne répond pas Et j'ai repris ma lance, mon s a n c t o mon errance Qui m'a jeté la pierre J'ai osé, j'en suis f i e r seulement Pour te plaire Et le sang sous les roses s è c h e t avant qu'on me pose s e m p i e d s o u r terre Et le sang sur les roses coule pour pas grand chose. Tout s'en va, tout s'endort. Chevalier, la bien triste mine, la femme s'assigner, l'homme le célébrer. La folie est un crime pour ceux qui n'osent pas, vrai doux cinéma. J'ai osé, j'en suis fier seulement pour te plaire. Et le sang sur les roses s é c h e r a a v a n t q u o m p o s e 1 n 0 p i e d sous terre. Et Le sang sur les roses coule pour pas grand chose. Tout s'en va, tout s'endort. Ah, non, pas cette chanson, nous dit Johnny Holiday. Il ne veut pas qu'on joue cette chanson, car elle lui va tout droit au cœur. Pourquoi? Il pense. Qu'elle lui ment en jouant cette chanson. Écoutons-la. Non, pas cette chanson. Pas cette chanson. Pas cette chanson. Pas cette chanson. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ne joue pas à ce terre-là qui me rappelle autrefois. l i S'il le faut, ne touche pas à ce piano. r、oh、e n o n ne le joue pas, mon cœur n'y tiendrait pas. De l'entendre, je le sais, je me souviendrai qu'elle me disait, elle disait. どこかでジャンプ J'entends jouer des violons, j'entends sa chanson et sa voix qui d i s a i t d i s a i t Mais tu sais que tu mens, oui tu sais que tu mens,、ah, tu sais que tu mens, tu mens. s o n pas cette chanson, je t'en prie, arrête, oui. Mais tu sais que tu mens, tu sais que tu mens. Du mensonge, on passera tais en douce, autant les cerises avec M. Yves Montand. Oui, Le philosophe qui nous charmera par cette jolie chanson que vous allez tous tout de suite écouter, qui s'appelle Le temps des cerises. Seront le temps des cerises et guerre signale t merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux. du soleil au coeur soleil Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. le le il maire moqueur est bien Mais cool Le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, Pendant de corail, q u o n c u e i l l a n t rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, Si vous avez peur des chagrins d'amour, Évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi. des peine d'amour. peines J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. ダム fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur J'aimerai toujours le temps des C'est le souvenir Que je garde. au cœur. C'est maintenant le tour de notre cher habitué de programme qui ne cesse de se faire apprécier de plus en plus. Et je veux parler de M. Claude Barzotti qui apportera sa belle mélodie qui s'intitule Je serai là. Je ne te promets pas des matins de soleil. ニ i デ e s n u ーディーディーディ n ディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーデ s ーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーデ a ーディーディーディーディ s ディーディーデ e ーディーデ e ーディー n e ーディーデ e ーディーディーディーデ Je n e t e p r o m e t s pas des plages de ち e n レー、私たちのプレ n 私たち i プレ i 私たち e プレー、e たちのプレ e 私たちのプレー、私たちのプレー、私たち e プ r ー、私たちのプレー、私た a n プレ t 私 s ちのプレー、私た e のプレー、私たちのプレー、私たち e プレ e 私 i ちのプレー、私た i のプレー、私 d ちのプレー、私たち u プレー、私た e のプレー、私たちのプレー、 Je serai là pour te prendre dans mes bras, te serrer contre moi. Je serai là pour réchauffer ton cœur et pousser chez tes pleurs. Je serai là pour mettre des couleurs dans ta vie du bonheur. Je ne te promets pas. Des pianos italiens, des solos de guitare, des violons quotidiens. Je ne te promets pas des symphonies d'été, des grandes mélodies, des musiques à danser. Mais je te jure, c'est certain et c'est sûr, je serai toujours là. Je serai là le soir quand on a u r a froid Tu peux compter sur moi Je serai là pour te prendre en mes bras T'esserrer contre moi Je serai là pour réchauffer ton cœur Et pousser chez tes pleurs Je serai là pour mettre des couleurs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 Je serai là pour mettre des couleurs dans ta vie, du bonheur. Je serai là. Et tout de suite viendra Madame Isabelle Boulay, la femme que j'aime tant, qui nous apportera sa mélodie. À bord du train de la musique, en ce soir du 2 janvier, fête des aïeux en Haïti. Oui, en Haïti, nous célébrons tous ceux qui nous ont donné notre chère indépendance. Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Henri Christophe. Je me retire le chapeau devant eux et en t e ce soir du 2 janvier 2011. Si seulement on pouvait suivre leur exemple, bien malheureux. Que Haïti soit en dernière place dans le continent américain. Un pays qui portait si haut son flambeau en aidant les États-Unis d'Amérique à conquérir son indépendance, à Simon Bolivar au Venezuela, à la Jamaïque, à Saint-Domingue contre les Espagnols, en 1915 contre les Américains qui ont encore envahi notre chère patrie, mais n'ont pas pu le retenir. Nous les avons chassés à coups de pierre. Tandis qu'ils avaient leurs carabines, leurs machine guns. Oui, nous avons fait tout cela pour aboutir encore une fois derrière le mur de l'ignorance, la mesquinerie, de l'insolence mal placée et de la barbarie. Nous continuons à nous entretuer, en nous laissant tirer les ficelles pour quelques sous. Nous avons vendu l'âme du pays pour quelques sous. Sentime, comme l'a fait Judas à Jésus. L'avenir dira le reste. Continuons dans le train avec une musique qui s'intitule Je ne sais plus comment te dire. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. ジェンドフォー Dis-moi, regarde-moi Je ne sais plus comment t'aimer Et comment te garder Parle-moi, parle-moi Je ne sais plus pourquoi t'aimer Et pourquoi continuer オファー、セスラデリ。